Ok, bonjour à tous euh, donc, euh, je ne suis pas professeur mais doctorant en géographie à l'université de la nouvelle calédonie euh, comme... oui voilà euh, donc chez mon, mon doctorat euh, comment sous la direction de michel allenbach et euh, pascal dumas et euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est une toute petite partie euh, comment de, de ma thèse euh, donc qui s'intitule donc sur cette partie là euh, l'analyse géostérique du, du risque cyclonique en nouvelle calédonie et euh, comment, qui, est, qui est partie intégrante d'un programme de recherche financé par le ministère des Outre-mer, et euh, coup partie intégrante de ma thèse qui, elle, porte sur la prévention des risques côtiers en Nouvelle-Calédonie. Euh, donc en introduction, alors pourquoi on s'est intéressé ici à, à la question des cyclones Il faut savoir que les cyclones, c'est la première cause de catastrophe naturelles dans le Pacifique au cours du dernier demi-siècle, et que ces dernières années ont été particulièrement marquantes pour la Nouvelle-Calédonie en termes de, de passage de cyclones de très forte intensité. Alors ne serait-ce que cette année, comme il y a eu Winston, par exemple, qui au départ a transité au sud de la, de la zone de surveillance de la Nouvelle-Calédonie. Winston qui, qui a fait 44 morts à Fidji comme on, en début de en février cette année. L'année dernière, il y a eu PAM qui a été très médiatisé aussi, vous avez dû en entendre parler jusqu'en France, comme on, qui a ravagé le Vanuatu, donc avec des vents de l'ordre de 320 km heure, qui a fait 16 morts et plusieurs milliers de sinistrés, et surtout qui a engendré du coup sur le plan économique énormément de, de dégâts. Euh, un peu plus avant, euh, comme en 2010, on a eu ce qu'on appelle les cyclones jumeaux, Thomas et louis qui se sont développés au même moment, mais dans deux endroits du Pacifique Sud, euh, qui n'ont pas très soigné l'un de l'autre, en final, parce que Thomas est parti vers Wallis et Futuna et Fidji, et, et louis est passé juste au nord de la zone de surveillance de la Nouvelle-Calédonie pour aller après impacter euh, l'Australie, notamment. Et enfin, Erika, qui est la dernière grosse catastrophe que la Nouvelle-Calédonie ait connue en termes de catastrophe cyclonique, qui était en 2003, donc qui a occasionné deux morts et des millions d'euros de, de dégâts par ailleurs comment les, le selon le dernier rapport du du GIEC comment le réchauffement climatique devrait avoir des impacts sur les l'activité cyclonique et ça devrait ça pourrait ce qui peut être associé à, cette, à ce, ce type d'exercice on a essayé de, de comment de calibrer finalement cette analyse a posteriori à partir de de comment de phénomènes où on pouvait comment on a vu toutes les informations pour pouvoir comparer en fait et recroiser recroiser ces, ces éléments là Euh, donc les résultats que ça va donner euh, qui sont du coup pour, euh, sur l'ensemble de la période, on attend donc les résultats maintenant de, de l'analyse des archives euh, de Météo France sur les données météorologiques euh, spécifiques pour pouvoir comparer justement exactement les, les, nos résultats avec leurs résultats et venir euh, comment améliorer euh, ce, cette analyse là. Mais ce qu'il en ressort, donc sur nos, sur, en, en prenant juste la période, donc pas 1830, mais juste à partir de 1850, donc il y a 220 événements, donc 48% euh, correspondent à des cyclones. Et euh, comment ce qu'on voit, c'est que sur la, le, le nombre de systèmes donc cycloniques recensés, si on regarde les moyennes, on voit qu'on a une relative stabilité des dépressions, donc qui sont en bleu, qui jusque dans les années 70, on a une légère dans les années 50-70, on va avoir une légère augmentation, Du, du nombre de dépressions, et depuis les années 70, on va avoir plutôt un, comment, une réduction en fait du nombre de systèmes euh, dépressionnaires. Alors que le nombre de systèmes cycloniques, depuis les années 70, pareil, semble plutôt comment stabiliser Donc évidemment, ça c'est lié aussi euh, à, à, à, à la quantité d'informations qu'on va pouvoir euh, avoir à partir des archives. Donc, euh, on est obligé d'avoir une certaine prudence dans l'analyse de ces résultats-là, et c'est pour ça que C'est la comparaison avec les données de météo france qui permettra vraiment de venir statuer sur sur la, la, la fréquence et l'intensité de, de ces systèmes là Et après au niveau de la période cyclonique par contre on voit qu'il n'y pas eu de, de réelle évolution en fait comment on'est toujours de, de la, la période principale decycl cyclogène en fait s'établie entre décembre et, et avril euh, au niveau de la caractérisation donc de l'intensité des, des phénomènes, À partir des données qu'on a pu collecter du coup euh, on voit que ce serait plutôt les catégories euh, cycloniques de niveau 1 et niveau 2 qui seraient, qui auraient tendance à augmenter alors que les cyclones de catégorie 3, 4 et 5 eux auraient tendance plutôt à, à rester relativement stable donc après c'est au niveau de la caractérisation de l'endommagement et des dégâts des impacts sur, sur la société qu'on qu a pu euh, comment faire des analyses notamment sur la mortalité et on voit que Que sur la, la seconde partie du 19e c'est là qu'on va avoir le, le plus de victimes finalement et que les catastrophes font beaucoup plus de dégâts matériels aujourd'hui que que de dégâts humains que l'évolution en fait elle est elle est croisée un petit peu euh, sur, sur ces périodes là là on voit ici euh, comment on, les les coûts économiques euh, en termes de d'indemnités euh, comment on, prise en charge pour la reconstruction donc là on voit en fait donc on a une, sur la période 1950 2000 et et 2000 2016 donc on voit le poids de l'Erika là-dedans euh, on a une augmentation de 200 en fait des, des indemnités en versées en moyenne chaque année entre ces deux périodes. -là. Donc évidemment sur la période 1950 et même avant en fait c'est lié aussi à la mise en place des sur le plan institutionnel de la prise en charge des victimes en faut savoir qu'en 1935 c'est le premier fonds de prévoyance en fait qui a, qui a été mis en place pour indemniser les victimes suivi en 55 de, de la caisse mutuelle d'assurance pour les, les les calamités agricoles et que les modalités après au sein de cette caisse de mutuelle comment ont évolué à travers le temps et sur la période en fait euh, comment 55 jusqu'à jusqu'aux jusqu années 80 en fait 88 comment la prise en charge était faite à seulement à 15 des dégâts réels euh, en 88 89 90 on est en plein euh, comment négociation des accords de Matignon euh, en Nouvelle-Calédonie et sur ces trois années-là la prise en charge des événements météorologiques était à 100 des, des dégâts réels enfin des dégâts en tout cas estimés comme réels. Et ensuite en 91, comment de nouvelles négociations euh, se mettent en place et euh, là on passe et depuis 91 en fait les modalités n'ont pas évolué, on est toujours sur le même texte de, de le même arrêté qui met en place donc une, une prise en charge différenciée Euh, qui identifie donc euh, soit aucune indemnisation soit 30%, soit 70% ou 100%. Et on voit en fait statistiquement euh, ramené à, à une, une année donnée on est sur une, en moyenne à une prise en charge à 45% des, des dégâts réels euh, occasionnés par, euh, sur, sur le plan agricole hein, parce que du coup là c'est principalement sur les dégâts agricoles qu'on va avoir de la, ce type d'information. Ensuite on voit que on peut avoir comme, euh, comme type de résultat aussi on peut rentrer dans, dans le détail, Comment, à partir des, des informations qu'on qu'on a, qu qu a collecté et avoir jusqu'au type de d'agriculture de, de, de, de récolte comment savoir si c' est, on est sur des récoltes de, sur les les, les cultures parlant de caféers de bananiers de commandes bananier, de, de, de, de coton et donc on voit les quels types d'agriculture va être le, le plus affecté par les, les cyclones ce qui est intéressant c'est de remettre ça évidemment en lien avec l'histoire coloniale du, du territoire et de voir les impacts économiques que ça a pu avoir et les difficultés que les colons du coup on pu ont pu avoir à s'établir sur sur le territoire et à développer l'économie sur le territoire Donc, on a pu essayer de spatialiser ces éléments là également On verra après, effectivement, que dans les limites associées à l'exercice, euh, on est forcément lié euh, aux informations qui émanent de, des colons, et donc aussi du positionnement spatial des colons. Donc on ne va pas avoir de l'information partout, parce qu'on a un biais inhérent euh, aux sources, c'est qu'on va avoir vraiment qu'un point de vue occidental sur, euh, sur les phénomènes. Au point de vue euh, comment canac, finalement, donc euh, autochtone, on ne va pas l'avoir à travers ces archives. Donc voilà, donc au niveau des limites et des, et des perspectives sur le plan spatial, Comment on voit que si on voud si on veut avoir euh, comment une, une zone géographique à, à étudier qui serait à peu près similaire à la zone d'avertissement de météo france et essayer d'avoir des comparaisons qui seraient plus, plus, euh, plus, sensiblement plus proches il faudrait qu'on puisse travailler notamment par exemple sur les archives de, du Vanuatu également pour essayer d'avoir euh, comment les, les, les, les événements qui ont impacté le Vanuatu sans impacter euh, la, la nouvelle calédonie Sur le plan et évidemment sur le plan spatial il y a toute la question que je viens d'évoquer sur le, le positionnement des, de, des, des des colons sur sur le territoire calédonien et donc de la mise en réserve des, des canaks et de toute l'histoire en fait de, de, de la nouvelle calédonie sur le plan temporel euh, bah on peut remonter difficilement avant le 19e euh, on peut éventuellement retrouver euh, dans, dans la tradition orale Des, un certain nombre de mythes, un certain nombre d'histoires qui ont fait référence à des événements, mais c'est impossible de, de les dater. Euh, par contre, ça va nous donner des informations, évidemment, sur les représentations et sur la place qui a accordé euh, dans la société euh, traditionnelle sur ces événements-là. Ce travail-là, je l'ai plus fait sur le risque tsunami, en fait, sur l'analyse de texte, et bien plus précise, sur, euh, sur sur le tsunami qui avait affecté l'IFU euh, euh, à la fin du 19 euh donc l'ifou qui est une des îles Loyauté au large de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie. Euh, et après sur le plan politique et économique évidemment, il faut avoir une lecture critique, c'est que on peut avoir évidemment dans les archives une sous-évaluation ou une surévaluation en fonction des enjeux des acteurs qui vont rédiger ces éléments-là. Je vais prendre un, un exemple sur euh, comment sur l'OVA sur la, la mission de Saint-Joseph comment qui était finalement une mission assez riche parce qu'il y avait eu des en fait c'était le copra donc l'huile de coco qui était la, la ressource principale de de la mission et euh, les missionnaires qui se sont succédés euh, là-bas ont en fait a mis en place en fait euh, des, des grands défrichages pour pouvoir planter des cocoteraies et les exploiter euh, au fil du temps. Et euh, on voit en fait dans, dans les correspondances la manière dont ils euh, dont ils parlent des dégâts euh, euh, qu'accusent les les cocotiers les cocoteraies euh, après chaque événement et le recul critique que leur euh, comment a sur la personnalité de la personne qui a rédigé et de l'importance de du coup de, de nuancer les propos à la fois sur la sous-évaluation ou la surévaluation des, des épisodes toujours sur cette même mission par exemple le, le missionnaire euh, raconte que tout va bien à la mission car il est dans le besoin en fait de faire venir des soeurs pour euh, pour s'occuper des enfants mettre en place une école il ne veut pas affoler euh, Le, le, comment, sa hiérarchie et donc qui sous-estiment volontairement euh, la situation qui était pourtant très délicate également sur le plan social et sur le plan des guerres tribales et des rivalités qui pouvaient exister euh, dans, dans le nord de, de l'île d'Ouvéa à cette époque-là. Et sur le plan physique et dynamique, bah, évidemment, euh, les données même météorologiques que nous on a pu ré collecter, on n'a pas les éléments pour pouvoir les, les analyser avec précision en fait sur la le degré justement de précision par rapport au, au matériel de mesure, on euh, Donc, ça, ce, ce plan-là, il est plus à mettre à laisser, en fait, à, à Météo France sur l'exploitation de leurs propres archives Donc, en perspective, euh, comment pour ce travail-là, il faudrait, dans tous les cas, continuer à alimenter cette base de données, parce que, finalement, les, les sources, comment, moi, ça, on travaille très loin d'être exhaustifs, donc il euh, y, y a des fonds qui n'ont pas du tout été exploités encore pour le moment notamment sur certains fonds ecclésiastiques et administratifs hein. ne serait-ce que pour les, les missions protestantes euh, il y aurait un certain nombre de fonds qui sont pas disponibles en Nouvelle-Calédonie il faudrait se rendre à, à, à London Missionary Society à, à Londres pour pouvoir euh, comment les consulter ou pour l'église catholique aller au Vatican comment, il y a un certain nombre de choses donc, que matériellement, physiquement on n'a pas pu faire évidemment et, euh, et donc c'est un travail qui qui est, qui est serait qui demande à être amendé encore euh, par, par des recherches complémentaires Euh, et pour la période la plus récente, finalement, depuis 1950, euh, la question se pose de comment intégrer les témoignages de la population autochtone, comment, de la tradition orale, de, les représentations locales, en fait, et non coloniales, comment, sur, euh, sur ces phénomènes-là. Donc ça, c'est un travail qu'on a commencé euh, également, euh, selon d'autres évidemment méthodes euh, de travail, à travers des entretiens, des enquêtes euh, sur, sur le terrain, Donc la question c'est savoir comment intégrer ça euh, comment dans cette analyse là. Et évidemment bah ça poursuit, donc euh, les analyses et les traitements sur la base de données car il y a d'autres types de traitements et d'analyses qui peuvent être faits euh, ne serait-ce que sur le le comment le traitement même par les médias de l'information. J'ai un petit peu de temps j'ai l'impression voilà. Donc euh, juste par exemple pour vous montrer sur la période au 19e siècle euh, 1850 donc euh, 1900, on voit que l'année euh, ici euh, 1880 ressort euh, énormément dans le traitement médiatique. Donc sur cette période là on a une vue quand même assez pas exhaustive mais presque comment de la presse écrite comment et donc on voit que c'était cette année 1880 ressort clairement dans le traitement médiatique de l'information sur le cyclone et sur les dégâts occasionnés par le cyclone donc on considère du coup que c'est le l'une des plus grandes catastrophes qui est documentée pour le 19e et on peut voir que à comparaison avec le cyclone erika en 2003 par exemple ici on voit sur le tableau ici c'est l'événement euh, le mois de l'événement et le nombre d'articles qui ont été diffusés sur l'événement le mois où il s'est produit et chaque colonne après correspond au mois suivant sur une période de 13 mois donc d'un an au complet donc on voit que en rouge ici c'est la catastrophe de 1880 qui est donc la plus grosse catastrophe a priori qui a impacté la colonie euh, comment euh, au 19e on en parle uniquement pendant quatre mois et après on ne va plus en entendre parler les mois suivants et ni les années suivantes alors que erika évidemment, Euh, explose euh, sur le plan médiatique euh, tout ce qui avait pu exister auparavant et on en parle encore pendant un an et 13 ans après en moyenne on a 17 articles par an qui sortent et qui parlent encore de cette catastrophe-là. De même que PAM en bleu foncé sur le le comment le, le tableau, euh, comment qui a quasiment pas impacté la Nouvelle-Calédonie, euh, en fait on, on, on retrouve un traitement médiatique qui est assez intense sur l'année qui suit et aujourd'hui euh, en 2016 on a encore eu une cinquantaine d'articles qui traitent de PAM et une dizaine qui parlent encore de et c'est l'accumulation en fait d'informations qui tend aussi à induire des, des modifications dans les dans les discours et dans les représentations que les populations peuvent avoir de ces événements là sur le territoire. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention.